is a bonus I swear I'm gonna make it I'm gonna Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais souvent, c'est les groupes de rock les, les plus durs hein, qui, écri qui écrivent les plus belles chansons. Et on en a l'exemple avec Guns N' Roses, November Rain sur RTL2. On continue avec celle qui va marquer à coup sûr l'année 2019. Elle s'appelle Clara Lucchini et son premier single, La Grenade, tout de suite sur RTL2. Et toi, The pain Sur du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud avec ses cheveux en brosse. Elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ses idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque, elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises. Elle a des envies balèze, Moi, je suis aux petits soins Je me défonce en huit Pour qu'elle manque de rien Ma petite, c'est comme si je pissais Dans un violoncelle Comme si j'existais plus Pour elle, je me retrouve planté Tout seul dans mon froc Depuis qu'elle est en cloque. Soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses plots de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles. Qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme Qu'arrive en décembre, elle le protège comme une louve Même le chat pépère, elle en dit du mal Sous prétexte qu'il perd ses poils Elle veut plus le voir traîner autour du paddock Depuis qu'elle est en cloque. Emmène mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. ça bouge, je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau, alors elle devient toute rouge, parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre, et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. I'm like the dreams to fill their days inside their broken heart they